Qu'on appelle aussi Césena euh, à la trompette et Pachouillard Boullou à la basse. Euh, ben voilà, c'était c'était une petite une, une, une petite un petit vente d'air frais dans dans la culture musicale puisque ils se revendiquaient eux d'un pays fictif euh, qu'ils appelaient le Royaume de Sécénat avec donc euh, Paul Carré dit Sécénat en tant que roi et donc dans, dans leur euh, dans leur lore ils avaient dû fuir leur pays et venir au Pays Basque pour je ne sais plus euh, reconstruire une armée quelque chose comme ça pour, pour repartir.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 Badaboom, Badaboom, sorti en 2014. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine Soy boxeadora. Amateur. Me dije, ¿80 tíos llenos de testosterona? Tiene que funcionar. Pero nada, todos cogidos. Ya tengo suficientes amigos, he cubierto la cuota. Ahora busco Chico. Y con Mythic seguro que lo encuentro. Regístrate gratis en la web de citas más recomendada. Mythic. Todo comienza aquí. Daar, moos kocht een nieuwis aan Daar, een bart over z'n Gue deze al ja. Als je het gewoon Apolo bij Noe de Rago. Issa! Yes! Badgeisto, ene arm die je maait je duco. Baai, chocola na met chikchado co. Sakinaba perfecto. Is aan die Na regina renalaba maiteak, usu bishai triste bat, darama. Bere de bakara, buruan angorde tade sat in kiedira. Zerdu su alabacho, serka ki nas ten si tu, no las dito su begui ya kuchak. Gastetako problema, fidea hans tendira, elsa su la de nadra matisa. Etor ki su nederbat. Raak je snel duur, aan iets en du te Dus deha. Denk na hi luikte, ochtas ben noach zijn als i ra. Bijna gure prinseschak, hij is erg Afar fago ko princese şark ie schegi na iuke es di tu achtuna bere hat di Wat fruitua fruittua, bakochak weerari, bakari pencha zendo, hij tamekoli chauffrit Salva tu cosa e tuenì. Fogok <speaking> in seša i luke najluke. Urašo je nehanak, a kibadi tuere. Eto kisu ne drva, e raikiz na luke. Ba